Désolé. Ouais, on, on reparle tout ça après Tu m'envoies, je te rappellerai dans la journée. Mais tout ça, c'est du matériel de réemploi, Donc il y a une partie qui est ici du monde on va dire des particuliers tous les bibelots et un petit peu de meubles mais la plupart du mobilier que vous voyez là il vient du monde professionnel là maintenant qu'on a des locaux ben on va essayer de maintenir la réparation c'est un des objectifs, et c'est avec la recyclerie, et notamment la recyclerie de matériel professionnel, qu'on espère financer tout ça, en tout cas payer le loyer, qui est extrêmement cher sur la côte Toutes les entreprises locales, si vous comptez vous séparer de mobilier qui pourrait encore N'hésitez pas a entrer en contact avec nous, on est un alternatif gratuite a la déchèterie professionnelle, ça représente un coût moindre pour les entreprises. Gaur egun Kompontxokok mila arpidetu ditu, diakin ere, bolondrexak sekatzen dituela beregune e beijia biciarazteko.